Il ne disait jamais ni oui ni non et n'écrivait point. Lui parlait-on Il écoutait froidement, se tenait le menton dans la main droite en appuyant son coude droit sur le revers de la main gauche et se formait en toute affaire des opinions desquelles il ne revenait point. Il méditait longuement les moindres marchés. Quand Après une savante conversation, son adversaire lui avait livré le secret de ses prétentions en croyant le tenir, et il lui répondait « Je ne puis rien conclure sans avoir consulté ma femme ». Sa femme, qui l'avait réduite à un îlotisme complet, était en affaire son paravent le plus commode. Il n'allait jamais chez personne, ne voulait ni recevoir ni donner à dîner. Il ne faisait jamais de bruit et semblait économiser tout même le mouvement. Il ne dérangeait rien chez les autres par un respect constant de la propriété. Néanmoins, malgré la douceur de sa voix, malgré sa tenue circonspecte, le langage et les habitudes du tonnelier perçaient, surtout quand il était au logis, où il se contraignait moins que partout ailleurs. Au physique, Grandet est un homme de cinq pieds, trapu, carré, ayant des mollets de douze pouces de circonférence. Des rotules noueuses et de larges épaules. Son visage était rond, tanné, marqué de petites véroles. Son menton était droit. Ses lèvres n'offraient aucune sinuosité et ses dents étaient blanches. Ses yeux avaient l'expression calme et dévoratrice que le peuple accorde au basilic. Son front, plein de rides transversales, ne manquait pas de protubérance significative. Ses cheveux jaunâtres et grisonnants, « Était blanc et or », disaient quelques jeunes gens, qui ne connaissaient pas la gravité d'une plaisanterie faite sur M. Grandet. Son nez, gros par le bout, supportait une loupe vénée que le vulgaire disait, non sans raison, pleine de malice. Cette figure annonçait une finesse dangereuse, une probité sans chaleur. L'égoïsme d'un homme habitué à concentrer ses sentiments dans la jouissance de l'avarice et sur le seul être qui lui fût réellement de quelque chose, sa fille Eugénie, sa seule héritière. Attitude, manière, démarche, tout en lui d'ailleurs, attestait cette croyance en soi que donne l'habitude d'avoir toujours réussi dans ses entreprises. Aussi, quoique demeure facile et molle en apparence, M. Grandet avait-il un caractère de bronze toujours vêtu de la même manière qui le voyait aujourd'hui, le voyait tel qu'il était depuis 1791. Ses forts souliers se nouaient avec des cordons de cuir. Il portait en tout temps des bas de laine drapés, une culotte courte de gros drap marron à boucle d'argent, un gilet de velours arrêt alternativement jaune et puce, boutonné carrément, un large habit marron à grands pans, une cravate noire et un chapeau de Quaker. Ses gants, aussi solides que ceux des gendarmes, lui duraient vingt mois, et pour les conserver propres, il les posait sur le bord de son chapeau à la même place par un geste méthodique. Saumur ne savait rien de plus sur ce personnage. Six habitants seulement avaient le droit de venir dans cette maison. Le plus considérable des trois premiers était le neveu de M. Cruchot. Depuis sa nomination de président au tribunal de première instance de Saumur, Ce jeune homme avait joint au nom de Cruchot celui de Bonfond et travaillait à faire prévaloir Bonfond sur Cruchot. Il signait déjà C de Bonfond. Le plaideur, assez mal avisé pour l'appeler M. Cruchot, s'apercevait bientôt à l'audience de sa sottise. Le magistrat protégeait ceux qui le nommaient M. le Président, mais il favorisait de ses plus gracieux sourires les flatteurs qui lui disaient M. de Bonfond. Monsieur le Président était âgé de trente-trois ans, possédait le domaine de Bonfond, Bonifontis, valant sept mille livres de rente. Il attendait la succession de son oncle le notaire et celle de son oncle l'abbé Cruchot, dignitaire du chapitre de Saint-Martin de Tours, qui tous deux passaient pour être assez riches. Ces trois Cruchot, soutenus par bon nombre de cousins, alliés à vingt maisons de la ville, formaient un parti comme jadis à Florence-les-Médicis. Et comme les Médicis, les Cruchot avaient leurs Pazzi. Madame des Grassins, mère d'un fils de vingt-trois ans, venait très assidûment faire la partie de Madame Grandet, espérant marier son cher Adolphe avec Mademoiselle Eugénie. Monsieur des Grassins, le banquier, favorisait rigoureusement les manœuvres de sa femme par de constants services secrètement rendus au vieil avare, et arrivait toujours à temps sur le champ de bataille. Ces trois des Grassins, avaient également leurs adhérents, leurs cousins, leurs alliés fidèles. Du côté des Cruchot, l'abbé, le talleyrand de la famille, bien appuyé par son frère le notaire, disputait vivement le terrain à la financière et tentait de réserver le riche héritage à son neveu le président. Ce combat secret entre les Cruchot et les Desgracins, dont le prix était la main de Génie Grandet, occupait passionnément les diverses sociétés de Saumur. Mademoiselle Grandet épousera-t-elle Monsieur le Président ou Monsieur Adolphe Desgrassins?